RadioShockLive.com La radio non traditionnelle sur le web. C'est a b s o m e n t qui est, est la semaine passée à Don Frank. Pardon. Je t'avais écrit un courriel. Je t'ai dit je veux un. Écoute, que tu me donnes les cinq plus belles actrices et on va oublier là, les filles du Québec parce qu'on sait que les plus belles sont à Montréal. Ouh, ben là, je、et、me suis pas aventuré. La Mitsu, la, la Mitsu la, la, la, la mit mit de l'époque. Tu sais, les. l e n on a mis ça de bye bye, mon carbone. o、ouais. tu sais, on parle des deux, des, des deux melons, là. Dans ces films-là. Tu sais, ça a été la p e t i t e actrice chouchou, là. Tu sais, celle que t'as goût de prendre dans tes bras pis te dire, c e s t t u que je t'aime, toi. T'es f i l e、oh! T'es, t'es belle. <rire> Écoute, il y a peut-être une a l e i n e de cheval pis on le sait pas. Ou c'est une sa p r é c o c h i o n Ben, elle dégage,、euh, oui,、ah! elle dégage beaucoup de mystères.、Euh, je trouve que, ben, comme je disais, comme je répète depuis tantôt, c'est toutes les filles, je trouve, qui sont naturelles. Ah oui, les Canadiens, les super Canadiens de Montréal. Je pense que c'est la dernière année de Bob Gainé comme directeur-gérant. Plus je vieillis, je pense, plus、euh, j'ai besoin d'une pipe. Et d'une pipe, je parle de la cigarette. C'est、ouais. le canal 10 là, avec Real Giger. u <rire> Non, mais tu sais, c'est quand même ça, ça a toujours été, ça va le rester. J'écoutais hier, j'étais dans un bar avec une de mes amies et on. prenait, Mais là, l e gars, j'ai dit je prenais plus de bière. là, J'en ai parlé là, sur mon blog,、ouais. c'est marqué. Mais on a bu un peu de sangria. Ton humour sarcastique. là, <rire> Non, mais c'est vrai. On sait que c'est vrai qu'il e est disparu. Mais, gars, je, je, je veux qu'on parle du film. On s'en invente-tu un scénario. là,、oh, là tu sais, Ça va être quoi, là là, Frédéric de Grand Prix il va jouer avec l a u t r e Poirier. Ils vont le vieillir. La quoi, sur le côté La cigarette Le canuc、ben、On、oui. va prendre la petite fille qui joue dans les bougons. Oui, la petite chinoise. Rosalie Jacques, elle va faire la petite fille qui est disparue.、Euh, je n'étais toujours pas d'accord avec la venue de Martin Provencher. Je ne sais pas si tu l'as écouté. Non, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion. Je voulais bien, j'avais toutes les meilleures intentions du monde, mais je n'ai pas eu l'occasion. Je pense que Radio-Canada, o u Guillaume Lepage appréhendait e、euh, n les critiques et les commentaires qui venaient suite à la venue de Provencher, je te dirais que ça a été short and sweet. <rire> ouais, ben tu s sais a pas, il y a rien q u i a dit ça. Les, les magazines ont dit ça, mais moi je suis un optimiste, un éternel optimiste. i Les Canadiens, ils font les séries cette année. Ça va être un club de jeunes, le club surprise. Comme on non, dit, l'équipe Cendrillon cette année, c'est les Canadiens. Non, non, non, non, ils font pas les séries. Donc, comment tu veux que les Canadiens fassent les séries、ah, T'es dur, f a n t'es très dur.、Euh, je suis dur, mais c e t a r t mon équipe. On achète et on consomme. Comme tout le monde. Non, regarde. Ouais, c'est sûr, parce que c'est sûr que ça va arriver. Attends-toi. Non, non, c'est ça. Fait qu'on est-tu malade au Québec ou.、Euh... Non, ah, non, je mais... vais l'écouter juste pour toi, mais <rire> moi, ces shows-là, c'est juste ma g a n e Ok, moi, l'écoute. r e g a r d mais... je v a s te moi, dire quelque chose. C'est évident,、oh. je te i s s e tout d m e Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais il y a deux mondes. Il y a Occupation Double à TVA,、ouais. puis il y a le fast-food de TQS. <rire> je vais être vrai, content. Ben, tu tu as quoi que tu. Ouais, tu me feras pas gober qu'Occupation Double, c'est de la haute gastronomie. Je viens de te dire que c'est n anon, je te parle que. Puis le budget, le budget, écoute, je, je vais t'avouer, là, hier, j'ai été. Je, je travaillais en 9.1, puis、euh, ouais, c'était quand même relativement tranquille, puis ma, ma collègue de travail m'a imposé d'écouter Occupation Double. Winnow! w i n o Si tout le monde en parle, nous autres aussi, ben, on en parle.